Ma foi en Dieu. Dieu Tout-Puissant ne profite pas à notre obéissance, et notre désobéissance ne lui fait pas de mal, et cela n'augmente pas dans son royaume et ne diminue rien de lui.